est une occasion de changement Légitimez ma mémoire pour construire mon présent Ne perdons pas de temps pour faire ce pas de géant Marchons, marchons, marchons, marchons A l'heure où gratte ces lignes mon F3 brûle Ça y est la violence arbitre et les rockeurs pullent C'est une conséquence directe de la fracture coloniale Réagir bien avant aurait été Mais la non-dit et l'omission on fait leur bonhomme de chemin Ça y est le rap est responsable et reprend la main La France a oublié le visage de sa moitié Certains ont peur de ce que l'histoire pourrait leur envoyer On ne devrait jamais dissocier les actes des conséquences La troisième génération bousillée C'est ça la France On en a marre des promesses d'équité On est français C'est la logique républicaine et l'histoire qui nous a fait Chaque seconde est une occasion de changement. Légitimez ma mémoire pour construire mon présent. Ne perdons pas de temps pour faire ce pas de géant. Marchons, marchons, marchons, marchons. Chaque seconde est une occasion de changement. Végitimer ma mémoire pour construire mon présent. Une grande souffrance, ne relativise pas les autres. Devoir de mémoire. J'en suis la peau, c'est comme absorber Un peu de la souffrance des autres Ça paraît des magos, C'est ton combat, c'est notre Parce que toute liberté, un jour risque le crime Sur l'autel, du profit, On a tué pour la dîme Et on n'a jamais pris de gants Pour faire des pas de géant Mais je reste sûr que chaque seconde Est une occasion de changement Chaque seconde. Reste en vie Pour passer le témoin Que pas cette force pas la main Conscientise-toi, joue pas la carte victime Le menton vers les étoiles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 On voilà, n'a pas assez dit dans les manuels, pas assez long. Soyons vigilants, c'est sûr. L'histoire en dit long. Je veux pas la version des vainqueurs, nous-mêmes celle des salons. Soyons vigilants, c'est sûr à chacune de nos actions, car le contentement reste une forme de démission et être conscient à tout moment nous est nécessaire. Qui fait que le temps pour moi reste une escroquerie Mais on n'a jamais cessé de nous montrer du doigt Et affronter les grimes du doute reste un quotidien pour moi Chaque seconde est une occasion de changement Végitime et ma mémoire pour construire mon présent ouais, ouais. pas temps pour faire ce pas de géant marchons, marchons, marchons, marchons Chaque seconde est une occasion de changement et ma mémoire pour construire mon présent pas le temps professé chaque seconde est une occasion de changement légitime ma mémoire pour construire mon présent le pas le temps professé du géant marche on marche chaque seconde est une occasion de changement légitime ma mémoire